Cette histoire qui commence maintenant reflète sa personne entière. Une fleur qui porte le sens de la fragilité et la précision. Son nom la reine. la reine. Pourquoi cet hiver, le dernier jour, t Il p a r u si l e n g Les souvenirs d'un m o n s o l a i e fondent fugitivement dans les l o n g du printemps. Larmes, les larmes de neige éveillent le rêve du bois profond. Boutons de fleurs, le printemps a fait éclore un bouton de f l e u r qui n'a pas connu la douleur. Une fleur nouvelle qui n'a encore vu personne.